Bonjour Camilla, ici René. Mais où es-tu donc Notre client monsieur Édouard Soleil avec qui tu avais rendez-vous n'est pas parvenu à te joindre. Camilla, téléphone immédiatement à monsieur Soleil qui est très fâché et appelle-moi dès, dès ton retour au bureau. Merci.